Allez, bienvenue sur le 89.4, c'est Virgin e Radio Rouen et comme tous les dimanches, c'est la Belle Rock. Sébastien g a s s aux commandes de votre décrochage local pendant deux h e e deux u r s h e e u r s de musique, pas comme les autres, avec des températures toujours estivales. Ça fait du bien, on a passé un excellent week-end et aujourd'hui, j'espère que vous êtes tranquillement installés. On va en profiter pendant deux h e e u r s Je ne suis pas tout seul puisque. Et、eh、bien, on va lui donner une carte de, de fidélité, hein, quasi, hein, puisque deux, deux fois d'affilée, c'est notre ami Philippe Siron qui nous rejoint ce soir sur le 8 9 4 Philippe, bonsoir. Bonsoir Sébastien, et、eh、oui, c'est encore moi. Comment vas-tu Bah, aussi bien que la semaine dernière. Pas trop mal à la tête d'hier soir Non, ça va, ça va. Je ne suis pas couché de b o n h e u r mais bon, ça va. Bon, ça fait du bien de, de faire la, la foire un petit peu comme ça, de temps en temps. Ouais, ouais, ouais, ça faisait du bien de, de, de jouer un petit peu, là de faire un petit peu de, de morceaux rock, de jouer un peu de basse. Bon, et ben on en parle un petit peu plus tard, surtout que les concerts ça va continuer. Encore plein d'annonces, concerts locaux dans cette émission, plus évidemment plein de nouveautés. Et donc Philippe qui nous parlera de son groupe My Name Is. Prochain rendez-vous, ça sera vendredi du côté, du côté de Casier. Voilà, on y revient dans quelques instants. On commence ce programme avec une nouveauté, une reprise d'un titre culte des Talking Heads. La version originale date de 1985. Et j'ai pensé que pour commencer ce programme avec le soleil tranquillement, quasi à l'heure. De l'apéro, ça irait plutôt bien la preuve. Il y a même les petites cigales là, au début du disque. On y va. Reprise d'un titre culte de 1985 signé des Talking Heads qui marque le retour de Marc Collin, Olivier Libo t et toute la bande de Nouvelle Vague avec un troisième album sobrement intitulé. trois, je crois qu'ils ne pourraient pas faire plus simple, hein, Philippe. Oui, mais en fait,、euh, je ne connais pas Nouvelle Vague. Tu ne connais pas du tout Nouvelle Vague, d'accord.、Euh, les deux, deux producteurs、euh, parisiens qui、euh, ont l'habitude de réadapter avec beaucoup de, de bonheur des titres punk、euh, ou alors new wave hein, des années 80. Et là, c'est carrément la consécration sur ce、euh, troisième t t e album, puisqu'il y a carrément certains des interprètes originaux, dont、euh, bon, on va parler de Martin Gore, par exemple, de, de Mode, d é p ê c h e Mode, Ian McCulloch, Deco and the b u n n y m e n ou alors Barry Adamson du groupe. Magazines qui ont carrément participé à la réinterprétation de leurs propres compositions.、Euh, voilà, 5 ans donc après le premier album de Nouvelle Vague. Et je tiens à féliciter justement ce groupe qui a su éviter l'auto-parodie en s'ouvrant à de nouvelles influences. Par exemple, on retrouve sur ce troisième album Solonly, e le tube de police, revisité ce coup-ci dans une version non pas samba ou alors un petit peu plus latine, mais une version assez hypnotique, on va dire. Proche du dub, il y a aussi une excellente reprise de Sa Plane pour moi de Plastic Bertrand, version Ska. Il y a aussi God Save the Queen des Sex Pistols, version Contine carrément pour les enfants. Bref, vous l'aurez compris, c'est un très très très bon troisième album signé Nouvelle Vague. Voilà, avec、euh, le soleil et puis des bonnes nouvelles ce week-end,、eh、ça m'a donné du show au, au, au cœur, comme on dit. Et ça m'a donné envie d'écouter de, des, des petites sonorités qu'on n'écoute pas forcément dans, dans ce programme, la Belle Rock. Mais vous inquiétez pas, il y a déjà un email qui vient de tomber en disant Bon, on veut de la guitare, on veut du bruit, etc. Mais、euh, t'inquiète pas, c'est qui C'est Dominique. Dominique qui nous envoie ça. Pas de soucis. D'ailleurs, pour les emails, bah, faites comme Dominique virginradio1-orange.fr. v i i i r r g n n a d o o Et orange.fr e puis je vous, disais, je vous disais des sonorités un petit peu plus chaudes. C'est le cas avec、euh, cette excellente compilation qu'on a reçue d'Espagne la semaine dernière sur un laby. Qui s'appelle Vampy Soul, volume 3 d'une série qui s'appelle Gozalo. Une série qui connaît un très beau succès, hein, qui s'intéresse à la scène péruvienne. Alors je crois que c'est la première fois qu'on passe un groupe du Pérou dans cette émission.、Euh, la scène péruvienne, donc dans les années 60. Sur cette excellente compilation, vous retrouverez 28 morceaux qui couvrent différents styles musicaux qui étaient populaires à cette époque. Alors je pense notamment au mambo, à la salsa, à la g a r a c h a à la soul latine, cumbia, ou alors un style qu'on va vous jouer maintenant qui s'appelle le bougalou. Et tout ça évidemment remasterisé pour. Un confort sonore maximal. Alors je vais essayer de prendre mon meilleur accent espagnol. Le groupe s'appelle Sonorida de Lucho Macedo et、euh, le titre de ce morceau c'est Macedo's Boogaloo. C'est parti! もう一度、もしもと、もしも言うと、もしも言うと、もしも言うと、もしも言うと、もしも バイラミボーダル Écoutez bien le son de la belle rock comme tous les dimanches, je sais que ça peut surprendre certains. Sonorida de Lucho Macedo, donc le Bougalou, et quand on vous dit que vous êtes invité à nous envoyer des, des emails à virginradio1 orange.fr, il y en a qui se font pas prier, c'est le cas de Thierry par exemple de Saint-Vincent de Boissé qui nous dit que le Bougalou en fait est un mélange de soul,、euh, rhythm and blues et rythme afro-cubain, genre musical apparu en 1966 à New York avec Joe Cuba, voilà.、Euh, Les Espagnols écrivent Bugalu, B-U-G-A-L-U. On parle aussi de latin,、euh, latin soul ou alors de shingling. Voilà, on se couchera moins bête, hein, Philippe, ce soir.、Euh, deux ou trois ans après, donc dans les années 66, l'arrivée de la salsa mettra fin à cette mode. Voilà. En tout cas, moi, ça m'éclate bien d'écouter des, des rythmes comme ça. Je vous rappelle, c'est donc sur un label espagnol qui s'appelle Vampy Soul.、Euh, compilation volume 3. Le titre de cette compilation, c'est Gozalo, G-O-Z-A-L-O, encore Une fois à partir de demain, si vous allez sur www.verginradio-rwan.fr, vous cliquez sur le petit onglet qui s'appelle la b e l Rock, surprise, surprise, et vous aurez donc le tracklisting de l'émission qui, qui est en train de se dérouler jusqu'à 20h. Voilà, on va repartir dans des territoires un petit peu plus populaires dans cette émission, not notamment une, une petite programmation électro avec un titre qui commence à cartonner chez les DJ les plus spécialisés et une hype qui commence à monter depuis cet été. Deux producteurs. Anglais qui produisent des maxis, des maxis qui tuent, hein, franchement, depuis 2005. Ils s'apprêtent d'ailleurs à sortir leur premier album début 2010 sous le nom de Retrograde. Premier extrait, justement, de cet album qui va sortir en 2010. On a reçu une. r un petit peu en avant, hein, des fois, quatre mots comme ça.、Euh, le premier single s'appelle Moda. Vous allez voir une grosse inspiration entre la house music et le disco. Dépêchez-vous si ça vous plaît. Seulement 500 copies vinyle. s C'est donc une édition ultra limitée, sinon. Prochaine activité du groupe r e t r o g r a d e Ça sera un maxi, prochain maxi prévu pour fin novembre et donc premier album début 2010. r e t r o g r a d e tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Moda. Virgin. Virgin. Virgin Radio. Voilà, je vous le disais, un titre énorme, hein, tout simplement, qui、euh, va cartonner dans votre discothèque locale, on l'espère, en tout cas. Retrograde, donc, deux producteurs anglais qui,、euh, bah, qui tuent, tout simplement. Retrograde avec un petit tiré au milieu, je vous le disais. Le titre s'appelle Moda, ça va sortir、euh, bah, la semaine prochaine. Dépêchez-vous, 500 copies vinyle seulement, s c'est ultra ultra limité. Prochain maxi fin novembre et premier album prévu pour 2010. Des emails encore pour nous dire non, on veut de la guitare, on veut de la guitare, bah y'a pas de souci, vous allez en avoir de la guitare. La preuve tout de suite avec un extrait du nouvel album du trio américain qui nous vient du Texas qui s'appelle White Denim. On les a Connu il y a deux ans, on avait pris une grosse claque. Là, c'est énorme claque avec leur deuxième album qui s'appelle Fitz, toujours dans un registre assez garage rock, mais aussi des morceaux qui tournent du côté du rock progressif, rock p s y c h é d é l i q u e post-punk. Un extrait de cet album tout de suite, ça s'appelle Radio Milk. How can you stand it? Vous allez voir, ça, ça déménage. On aime bien. Musique Label rock. La rock électriquement très satisfaisant. Rock, en veux-tu En voilà, voilà Guillaume qui nous dit Ah, enfin Bon, ça ramène un petit peu les oreilles quand même, c'est bien. Bah écoute, pour ceux qui voulaient de la guitare, là, ils ont été servis. Les deux、bon. derniers groupes, là,、euh, c'est des furieux, j'imagine parce que ça doit être en concert.、Quoi. Ouais, ça doit être excellent. Surtout、uh, White Denim qui a d'ailleurs o une、euh, i、oui, u excellente réputation en live. Donc, nouvel album, c'est le deuxième album pour ce trio américain. Je vous le disais, ils viennent du Texas. Il s'appelle s n t White Denim et l'album s'appelle f i t s Fits, Un album où on a vraiment l i m p r e s L'impression qu'ils se sont fait plaisir sans se prendre la tête. Un album apparemment enregistré dans une caravane,、euh, apparemment influencé par les、euh, trois premiers albums du groupe Funkadelic. Ça sentait pas trop sur,、euh, sur ce, cet extrait là. Ainsi que les Pretty Things, voilà, plus sur ce morceau là. Radio Milk, How Can You Stand It C'était donc les White d a n i m e s puis à l'instant, un premier extrait du nouvel album des Australiens Wolf Mother, toujours aussi à donf i n dans l'esprit du, du revival heavy p s y c h e d é l i q u e on va dire. Le single New Moon Rising qui sera disponible dès le 1er septembre, donc en téléchargement, qui saura qui est, même puisqu'on a passé ça, on est le 6. Et il faudra attendre le 5 octobre si vous voulez l'acheter en format plus traditionnel CD-single pour l'album qui s'appelle Cosmic Egg, deuxième donc album. Lui, il faudra attendre le 12 octobre prochain pour une sortie nationale en France. Voilà, ça va Philippe, tu tiens le coup Ouais, et bien écoute, en ce qui me concerne, j'ai préféré les Wolfmother. T'as préféré Les Wolf Mother,、ouais. d'accord. Moi j'ai préféré le petit côté bordélique des Wild Anim, je te le dis tout de suite. Mais les Wolf Mother, c'était bien aussi. Ça m'a permis de faire un petit peu d'air guitare comme ça dans le studio.、Euh, en tout cas, c'est sympa. de Nous envoyer plein d'emails.、Euh, Virgin Radio One, arrobas orange fr. Je le répète encore une fois, vous êtes nombreux.、Euh, ce soir, vous avez la pêche. C'est bien, c'est bien. Allez,、euh, on change de registre musical une fois de plus et on part dans le Kentucky aux États-Unis. Retrouver un musicien compositeur qui est en train de, de cartonner sur le net qui s'appelle Rose. Ronald Jenkins, il est surtout connu pour ses performances qu'il a l'habitude de poster depuis quelques années sur le site YouTube. Il a sorti deux albums produits par lui-même、euh, le premier en 2007 qui s'appelle Royal Jenkins, et le deuxième qui vient d'arriver qui s'appelle Disorganized Fun. C'est uniquement disponible pour l'instant en téléchargement sur iTunes ou directement sur son site. Encore une fois, si vous allez sur w w w v i r g i n r a d i o 1 f r à partir de demain, vous cliquez sur le lien et allez acheter cette petite. Petite merveille, Ronald Jenkins tout de suite dans la b e l l rock, ça s'appelle Fifteen Fifty. On va calmer les guitares un petit peu. m a i s p r o m i s on les ressort dans, dans pas longtemps.、Hein. Et le silence fut. Petite, séance, euh, petite séquence, a n c e petite s é bon tant pis dans la Belle Rock. Et oui, vous écoutez la Belle Rock. 18h37, si vous、euh, nous rejoignez sur le 894, bah, bienvenue. Sachez que vous avez raté déjà de, de bons morceaux, dont un morceau excellent de, de Boogaloo, hein, quand même. Et puis vous, vous ne savez pas ce qu'est le Boogaloo, ce qui est bien dommage.、Euh, Ronald Jenkins, donc pour commencer, l'album s'appelle Disorganized Fun, sorti、euh, il y a quelques semaines de ça, et uniquement disponible pour l'instant en téléchargement numérique sur iTunes, notamment. Ou alors directement sur son site. Et puis à l'instant, encore un projet avec un nom、euh, imprononçable. Allez Philippe, allez, allez, je vais faire ça. e s a l'autre, i va. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh b e n si tu veux,、euh, Black Mammof Super Rainbow. Ouais, Black Mammof Super Rainbow. Ouais, une fois qu'on a répété deux, trois fois, ça passe pas si mal que ça.、Euh, extrait de l'album e a t i n g Us sur、euh, un label américain qui s'appelle Memphis Industry. Pas de problème pour trouver ça. C'est sorti début juin dernier et c'est distribué nationalement par nos amis de chez、euh, p i a s e Euh, progrès, projet pardon, américain qui vient de Pennsylvanie, 6 ans pour peaufiner cet、euh, très e t bon n e album.、Euh, beaucoup de fans hein, sur、euh, ce projet, notamment les Flaming Lips,、euh, Diplo ou alors de Go Team qui ont tous、euh, cra craqué pour、euh, ce jeune projet, donc Black Mam m o t h Super Rainbow. Moi ça me fait penser avec le vocodeur et puis、euh, l'ambiance un petit peu, ça me fait penser à du R, quoi toi Un petit peu C'est là moi, où tu dois dire oui, hein, Philippe. Tu <rire> dois dire oui, et puis je vois un petit peu ton enchaînement. Mais sinon, R, pour moi, depuis、euh, Sexy Boy, je crois,、ouais, leur premier single,、ouais. j'avoue que j a i pas vraiment suivi. Tu n'as pas vraiment、et、suivi j a i peut-être avoir une chance de me rattraper. Bon, bah écoute, c'est bien dommage parce qu'ils ont fait des très bonnes choses, R, et oui, c'est un bon enchaînement puisque c'est le prochain disque sur les platines de la Bell Rock. Premier extrait du nouvel album du groupe français, donc R, ça s'appelle Sing Sing Song. À... C'est de la grammaire, ça, hein, dis donc. Grammaire.、Ah, Euh, L'album sortira, lui, le 5 octobre prochain et s'intitule Love 2. R, tout de suite, dans la Bell e Rock, donc sur le 494. Sing, sing, song. Bell Rock, Tous les dimanches soirs de 18h à 20h. I feel close to somebody, but I don't feel nothing. Now they say. I Saying, l h、oh, this、yeah. is... J'aime bien la fin comme ça, toi. u v s <rire> Quand on débranche comme ça, ça et que pa ça part un petit peu en couille,、euh, j'aime bien. Voilà, i a R. Sing s i n g Sung pour commencer. Premier extrait du nouvel album.、Euh Qui va sortir le 5 octobre prochain, qui s'appelle Love 2. Et puis à l'instant, un extrait d'un album qui lui va sortir le 28 septembre, signé par un groupe américain qu'on a eu l'occasion de voir du côté du film il y a quelques mois de ça. Un groupe américain qui s'appelle Y. Voilà, l'album s'appelle Eskimo Snow.、Euh, évolution musicale hein, pour le groupe w h Y, qui s'éloigne encore un peu plus des sphères, on va dire, hip-hop de ses débuts. Et qui continue donc sur sa lancée et son une évolution musicale hein, qui est bien plus pop. Il y a moins de bidouillage de, de rythme et de sample, au contraire, une pop un petit peu plus sombre et assez sauvage, comme en progression sur ce titre Into the Shadows of My Embrace. Voilà. L'album donc de Y s'appelle Eskimo Snow et l'album sortira le 28 septembre prochain. Petite、euh, annonce de concerts locaux maintenant avec、euh, un groupe rouennais qui s'appelle Made in. Nowhere qui sera bientôt en concert pour présenter leur premier maxi. Un maxi qui s'appelle What Happen, e d 6 titres dessus. Ça va se passer le vendredi 11 septembre des 20h. C'est à la salle Pierre et Non a Mabli pour un concert de fous furieux, apparemment.、Euh, le groupe qui a concocté un spectacle dont vous vous souviendrez. En tout cas, c'est le but. La salle Pierre et Non, Philippe,、euh, peux... c'est simple hein, à trouver, quoi, non bah, Écoute,、euh, oui, je vais l'expliquer. Si jamais je fais une grosse boulette,、eh、bien que, que les gens、euh, envoient un mail. Non, mais je pense que c'est la salle qui est、euh, pas loin du, du, du CFA, CFA hein, vers a、ouais. Mabli. Vers le rond-point, il me semble qu'il y a des cours de tennis, il y a l'ancien boulodrome, t c'est par là. Voilà, donc c'est c'est pas très loin. Bon, en tout cas, donc le 11 septembre, c'est vendredi qui arrive là, à partir de 20h, donc ça, le pire e t non amabli pour aller applaudir Made in Nowhere.、Euh, on rappelle que le groupe Made in Nowhere est originaire de Rouen, évidemment, qu'il existe depuis 2007, qu'il est composé de 5 membres, Davy,、euh, Guillaume, Etienne, Guillaume numéro 2 et Romain, et qu'il propose un mélange de sonorités électriques planantes et Acoustique minimaliste. Voilà le, le prix à payer tiens pour ce concert, Philippe. et bah Écoute, c'est un peu comme tu veux. Au choix, l'entrée simple c'est 5 euros. Et si tu prends, si tu désires avoir l'album, justement, enfin le, le six titres avec, et bien il t'en coûtera 12 euros. Voilà donc c'est un prix sympa quand même pour un concert et un disque. Bon, en tout cas, t es quelqu'un de très bon, Philippe, et de très、ah bon、gentil puisque toi aussi avec ton groupe hein, sur One, tu seras en concert du côté de Quinzier. Et、ah, tu、oui. me disais hors antenne que bah nous ça va être gratuit. Voilà. Et b i e oui. Oui, C'est un peu plus loin, mais ça sera gratuit. Mais bon, après,、euh, ben, ça c'est chacun,、euh, chacun selon, selon ses, ses volontés,、euh, ses goûts et tout, quoi. Mais bon,、euh, moi, é c o u t e Pour avoir passé hier un bon moment de la soirée avec justement un des Guillaume du groupe qui est venu nous voir avec My Name is au Pulp. Il était en famille, donc c'est bien sympa. On a pas mal discuté. De toute façon, je pense que ça va être quand même quelque chose à voir. Il y a beaucoup de. Enfin, ils n'ont pas trop voulu en dire parce que. Surprise. C'est quand même. Voilà, c'est big surprise, mais ça va, être, ça va être pas mal. quoi Bon, allez, on répète encore un coup. Made in Nowhere, donc, à la salle Pyrénon, vendredi 11 septembre, d è s 20h, pour la sortie du maxi WhatsApp. Leur premier maxi, 6 titres. On en écoute évidemment un extrait tout de suite dans la Bell Rock sur le 894. Ça s'appelle Antibody. Et quand je vous parlais de, de ce de mélange de sonorités électriques planantes et acoustiques minimalistes, et bien le meilleur exemple avec ce titre, justement, Antibody, Les Made in Nowhere dans la Bell Rock. Bon. Petit body, un extrait du groupe rouennais Made in Nowhere. o va a v un petit coup de promo encore à nouveau. On vous rappelle donc pour la sortie de leur premier Maxi City, t r ils seront en concert le vendredi 11 septembre prochain. A partir de 20h30, 5 euros l'entrée.、Si、voilà, 5 euros l'entrée. Ou alors 12 euros avec l'entrée et l'album. Et l'album, c'est un très bel objet. Un très bel objet.、Euh, je e sais pas qui c'est qui a fait le, le design. Si, Angélique Place. Voilà. On rappelle Made in Nowhere, David Guillaume, Romain Garcia. Etienne Chaise, Guillaume Morossor et Guillaume Place, enregistrement, mixage et mastering, Benoît Bell,、euh, violoncelle Antoine Duchesne, et puis à la flûte traversière Lisa Thoral. Je crois qu'on peut pas être plus précis au niveau des infos. Voilà, 20h30, donc, du côté de la salle p i e r r e é n o n on retrouvera les Made in Nowhere. Voilà, autre nouveauté dans la Bell Rock maintenant. Avec un, un groupe qui cartonne, hein, les Anglais de Noisette qui reviennent avec un nouveau single tiré de leur album Wild Young Heart, ça s'appelle Never Forget You. Et ça me plaît mieux que celui d'avant. L'avant, je le trouvais q u i sonnait un petit peu disco, là on retrouve un esprit un petit peu plus, plus rock et il se la joue quasi à la ME One House et ça me plaît bien. Voilà, Noisette tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle Never Forget You. w h a t you drinking, r u m or whiskey. Now, don't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. Never forget you, nouveau single pour commencer, puis à l'instant un extrait du premier album des Bonnie Bones, l'anglaise Ebonnie Thomas. Désormais plus connu sous son nom de scène et Bonnie Bones, l'album s'appelle Bone of My Bones. Il sortira très prochainement. Et、euh, il y a une tournée hein, en France d'ailleurs pour le Bone of My Bones tour le 5 novembre du côté de Lille, si vous nous écoutez via le, le podcast. Le 6 du côté de Paris. Le 7 novembre à Nantes. Le 9 à Toulouse. Le 10 à Marseille. Le 11 novembre du côté de Lyon. Il me semble que c'est au Transborder. Euh, le 12 novembre à Nancy, le 13 à Strasbourg, petite pause de deux jours et le 16 elle terminera avec、euh, Rennes. Tout ça en première partie des Black Lips, ça risque d'être plutôt、euh, sympathique. Philippe, on va marquer une petite page de pub. Pas de problème.、Et、on va aller se rincer le、prêt. gosier un petit peu là parce qu'on a pas mal parlé, on a perdu un petit peu de temps donc、euh, on va se, se calmer et puis passer pas mal de musique. On est avec vous sur le 89.4 jusqu'à 20h en attendant une petite page de pub. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Virgin Radio, Virgin Radio. à Rohan, 89.4. La, La Belle Rock, électriquement. Très satisfaisant. Label Rock de retour sur le 894. Encore 53 minutes de très bons sons de musique, pas comme les autres. Ça va continuer tout de suite. Philippe, est-ce que tu es prêt à faire du rock'n'roll Du rock'n'roll Bah oui, écoute.、Euh, version c r o w Nord quand même, tranquille. Hein. On, voit, on voit toujours. Allez, nouveautés sur le label londonien Damage Good Records. Double nouveauté en fait, puisque deux titres qui vont s'enchaîner qui sortent de ce label. Le premier, c'est un maxi signé Pete Molinari. La dernière fois qu'on avait eu des, des nouvelles de Pete Molinari, c'était l'an dernier, justement, avec la sortie de son excellent. Deuxième album. Le voici de retour en attendant le prochain album qui devrait sortir début 2010. En attendant, il faudra donc se satisfaire de ce maxi 7 titres enregistrés à Nashville lors d'un break. 7 reprises de titres que l'anglais Pete Molinari adore et a l'habitude de jouer en live. Beaucoup de ses fans qui lui demandaient d'enregistrer des versions,、euh, bah, versions un petit peu arrangées à la Pete Molinari. Voilà, chose faite. C'est disponible depuis fin août chez Damage Goods et puis、euh, on reste du côté de Damage Goods juste après.、À Label décidément très actif ce, en ce moment avec une nouvelle signature. C'est une anglaise qui s'appelle Nat Johnson. Elle est accompagnée d'un groupe anglais qui s'appelle The Figureheads. Voilà, Pete Molinari, Today, Tomorrow, and Forever. Maintenant et juste après, donc Nat Johnson. One, two, three, レゲー、ワールド、2h25、パーコン、メゾン、レッドロック。 s t r a i g h t Everybody's moving, but you can't stay lonely. No one's happy all the time. Everybody's moving, but you can't let go. Everybody's moving, but you can't stay lonely. Livraison du label londonien Damage Good Records, Pete Molinari pour commencer. Today, tomorrow and forever, ça sentait bon les années 50, rock'n'roll comme ça. Et puis à l'instant, une nouvelle signature sur ce label. Donc il s'agit de Nat Johnson, chanteuse du groupe Monkey Swallows the Universe. Un premier album solo pour Nat Johnson, accompagné e sur ce disque d'un groupe qui s'appelle The Figureheads. Voilà, Wonderful Emergency. Elle est toute jeune, hein, Nat Johnson, et elle fait De, de l'indie pop anglaise comme on aime. L'album sort le 19 octobre prochain. Il s'intitule Roman Radio. C'était le deuxième extrait, un nouveau single, puisqu'on vous en a passé un la semaine dernière. Et ça, c'est le single officiel qui va sortir la semaine prochaine. voilà Magnifique album folk rock. Retenez bien le nom Nat Johnson and the Figureheads et Pete Molinari. Ça doit te plaire, ça, Philippe, hein, tout ça Oui, ça m'a bien plu. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que donc, Pete Molinari et Nat Johnson soient sur le même label. Quoi.、Euh, musicalement, c'est quand même. you、mm -hmm. Complètement, euh, ah, c o m p l è t e m e n t à l'opposé c'est différent, quoi. donc、euh, Mais bon, pourquoi pas? C'est pas un label spécialisé, quoi.、Euh, C'était au départ, hein, mais bon, avec la crise,、eh、ben, on essaye de. Hein, qu on bille, puis quand on a des coups de cœur comme ça,、euh, à mon avis, c'est un coup de cœur, hein, cette signature. Nat Johnson and the Figureheads. Puisque c'est、euh, un label londonien qui avait l'habitude de sortir pas mal de disques、euh, assez garage. Je pense notamment à Billy chez les Childish, hein, par exemple. Ça n'a rien à voir.、Euh, voilà. Hope, Sandoval and the Warm Inventions. On vous en a parlé la semaine dernière. C'est le retour de la chanteuse du groupe Mazel. Star. On vous a joué le single Blanchard la semaine dernière, disponible depuis sur toutes les plateformes de téléchargement. J'espère que vous avez é téléchargé t é ce titre. En attendant, on va vous diffuser un nouvel extrait de, de cet album hein, qui est prévu pour fin septembre et qui s'appelle Through the Devil Softly. Ça, c'est le titre de l'album. Et nous, on vous laisse en compagnie de la belle Hope avec un extrait donc, qui s'appelle For the Rest of Your Life. Je te laisse planer, hein, Philippe. Hein. Je、Merci. sais que petit coup de cœur.、Hein. Allez,、ouais. je me tais. Thank you. Voix féminine à l'honneur dans la Belle Rock, ça se termine un petit peu bizarrement tout ça. Nat Johnson, donc pour commencer, le retour ensuite de Hope Sandoval avec un extrait donc, du nouvel album qui s'appelle Through the Devil Softly. Il faudra attendre fin septembre pour cet album. Et puis à l'instant, un maxi qui est sorti、euh, en juin que、euh, j'avais mis du temps à écouter. Et puis finalement, je ne suis pas du tout déçu. C'est sur un label anglais qui s'appelle Need No Water Records. Dernier single en date pour un duo belge qui s'appelle Soy Un Caballo.、Euh, je suis un cheval en espagnol. Ils sont belges, mais bon, ça doit être une blague, hein, je pense, Philippe. Encore、euh, un, un nom de groupe、euh, <rire> qu'ils ont été chercher, on ne sait pas où. En tout cas, c'est Thomas et Aurélie, donc ce duo belge qui a l'habitude de jouer avec、euh, du beau monde.、Hein. Puisqu'il joue notamment avec Bonnie, Prince, Billy ou encore Sean O'Hagan de l'ex groupe Lei et y a m a z、voilà. Disponible en vinyle format 45 tours avec face A, version française hein, signée Soy Un Caballo et version、euh, anglaise en face B par un groupe qui s'appelle This Is the Kit, tout aussi、euh, magnifique. Euh, un petit coucou, tiens, officiel à Jacques Chambonnière, le journaliste maison qui vient de nous rendre une petite visite dans les studios de la rue de Sully pour vous dire que bah, les infos, évidemment, c'est tous les jours du lundi au vendredi, les infos locales avec notamment Jacques, mais aussi Marilyn et Pascal j a q u e t Quatre flashs d'infos sur le 89.4 entre 7h30 et 9h, et puis la scène locale toujours à l'honneur sur le 89.4. On a parlé de Made in Nowhere, donc le vendredi 11 septembre à 20h30. N'oublions pas aussi. m a t o qui jouera au festival Les Arcades du côté de Belmont-de-la-Loire le lendemain, le samedi 12 septembre, et évidemment ton groupe Philippe qui s'appelle My Name Is. Ça sera donc le vendredi, c'était hier soir au Pulp. Comment ça s'est passé Bah écoute, ça s'est bien passé, si ce n'est que bon, bah. On s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait un match de foot hier, un match de foot important même. Ce qui fait que bon, le, le public est arrivé un petit peu plus tard que prévu. Donc on a, on a attendu un peu. Et puis quand il y, y a eu suffisamment de monde, et ben on, a mis le, on a mis la machine en marche. Et puis voilà, bon, on my a name déroulé notre, notre set. My Name is en a parlé évidemment la, la semaine dernière dans, dans cette émission. J'aimerais qu'on resitue un petit peu le, le contexte, le groupe qui a, qui a, qui a, qui a démarré quand exactement Bah, le groupe a vraiment démarré ce début d'année.、Voilà, donc、euh, là, ça devait être notre quatrième、euh, concert. Donc、euh, voilà, c'était au pulp, c'était sympa, bonne ambiance.、Euh... Tout se passe bien quoi, pour l'instant. Oui,、ouais, ouais, ça se passe bien et tout. Il y a donc,、euh, nos, nos amis、euh, Franck, Anne-Marie,、euh, Flora et Lorline qui, qui ont eu la gentillesse de, de passer、euh, nous voir jouer aussi. Donc voilà.、Euh... C'était sympa. Bon, en tout cas, vous serez en concert ce vendredi aussi. Alors, il faudra faire un petit peu de, de voiture. Ça va se passer du côté de Quinzier s au Dead Harpo Blues Café. À quelle heure ça commence bon, Ça devra commencer vers 9h. Vers, vers 21h à peu près.、Hein. Oui, je pense que sur les affiches, il、euh, y a toujours marqué 20h. Mais bon,、euh, ça commence toujours、euh, plus tard que prévu.、Euh, au niveau du, du répertoire musical, quel genre de musique、euh, bah, on peut s'attendre à quoi、un、Rock Bah, bah, non, c'est plutôt Rock 70s. b o u g a l o o Ouais, b o o g a l o o Ah, quoique b o o g a l o o Il y après moyen a quelques bières,、euh, ça peut tourner b o o g a l o o Ouais, non, mais c'est plutôt、même. Rock 70s. n n m i e s、ouais. o u a i s Bon, Rock 70s, il y a un site MySpace d'ailleurs, si on veut écouter un petit peu. Oui, tout à fait. Donc,、euh, m y n a m e i s e t rajouter un 8 à la fin. Ouais, j'ai fait quelques recherches, j'ai un petit peu galéré pour, pour trouver sur MySpace m y n a m e i s Il y en a un paquet quand même, hein. Oui, oui, mais bon, là, si tu connais l'adresse que tu tapes directement, il n'y a pas de souci. Alors, tu me disais, hors antenne, que ce s t pas forcément、euh, très révélateur de la puissance du groupe、euh, sur scène, hein, puisque sur le、ouais. MySpace, les morceaux sont quand même assez calmes. Ça donne... bah, calme, disons qu'il n'y a pas la dynamique du concert, même s'ils ont été enregistrés、euh, live, hein,、euh, en, en répétition. Mais bon, c'est quand même plus sympa, et t as la dynamique,、euh, quand même, de. Enfin, je e sais pas, ça n'a rien à voir.、Hein. D'accord. Il n'y a pas de disque officiel qu'on peut trouver encore à Forum Espace Culture. Par contre, il a eu la gentillesse de nous amener quelques titres sur、euh, MP3. J'en ai sélectionné un à vous jouer tout de suite. Ça s'appelle Soul Stand By. Une petite anecdote concernant ce, ce morceau ou pas Non, non, non, non. non. C'est un morceau qu'apprécient qu bien、euh, Mathial, guitariste, et Eduardo.、Euh, D'ailleurs, je les salue. Ils sont peut-être en train d'écouter avec Lionel. C'est un de leurs morceaux préférés, ça, c'est clair. D'accord. Moi, ça me fait penser un petit peu à tout ce mouvement un petit peu blues rock. C'est rentre dedans quand même, hein Ah、bah Celui-là, oui. Bon, ça c'est des morceaux,、euh, le pic du set, un petit peu ou pas Un des pics. D'accord. Sinon, il y a des morceaux plus acoustiques Acoustiques, non, mais des morceaux、euh, plus cool et voire plus planants,、euh, oui. Il y en a. Bon, alors on redonne la date. C'est ce vendredi 11 septembre du côté du Dead Harpo Blues Café. C'est du côté de Quinzier. Essayez de venir vers 20h pour vous mettre dans des bonnes conditions, s'acheter une petite bière tranquille. Voilà, il y a moyen de manger sur place aussi.、Euh, pizza, quiche,、euh, je sais pas j e sais plus quoi. Mais enfin bon.、Euh... Voilà, il y, y a moyen de, de, de casser de, une petite graine là-bas. Bon, de passer une excellente soirée en votre compagnie. On rappelle、voilà. donc groupe r o u e n a i s il s'appelle My Name Is et on s'écoute donc un extrait, ça s'appelle Soul Stand By. <musique> I wrote a nasty letter, And a a s t letter y n I sent it to the Lord. I said, don't you dare come and b o the r moon. e r Love I love less than anybody could afford. Yes, but this old rockin' horse just nods his head and he's gonna rock back and forth the way that he always did.、Oh. Label Rock et Virgin Radio Rouen, partenaire de la scène locale rouanaise. My Name is Soul Standby. Pour commencer, on vous rappelle qu'ils seront donc en concert ce vendredi 11 septembre au Dead Harpo Blues, Café, c a f é que c'est entièrement gratuit. et que Si vous voulez passer une excellente soirée, ben on ne peut que vous conseiller d'aller du côté de Quinzier. Et en plus, il y a à manger. Donc ça, et il y a à boire, évidemment, hein, Philippe. Hein. Et il y aura de la bonne musique. Voilà, ça c'était My Name is. puis à l'instant, troisième groupe de Jack White, d e Dead Weather. Hein, Jack White des White Stripes. De retour donc avec The Dead Weather, avec une équipe de r ê v e puisqu'on trouve Alison Mossart du groupe Kills au chant, Jack Lawrence des Raconteurs à la basse, et Dean Fertita t des Queens of the Stone Age à la guitare tout simplement. Extrait de leur premier album qui s'appelle Ho、oh, Hoond, qui s'appelle. En fait, ça veut dire La Meute de Pute. v o i Je j e la vende pas, c'est comme ça. C'est sur label,、euh, le label de Jack White. Third Man Records, un album enregistré 100 ans mort en 3 semaines, torché comme ça, mais qui,、euh, qui passe très bien. Le classique de la semaine, maintenant, on n'a pas eu de morceaux reggae, donc on va vous sortir un petit、euh, reggae de Derrière les fagots. C'est tiré d'un album de celui qu'on avait l'habitude d'appeler le prince noir du reggae pour son côté assez sombre. Je vais bien sûr parler de monsieur Keith Hudson, un producteur indépendant jamaïcain qui était aussi dentiste du ghetto à ses heures perdues, et bah oui, du côté de, de Kingston.、Euh, Keith Hudson qui s'est Fait remarquer dès l'année 1968 en, en écrivant 2-3 tubes jamaïcains comme ça et qui a marqué généralement l'histoire du dub jusqu'à sa mort d'un cancer du poumon. C'était à New York en 1984. On vous joue tout de suite dans la b e l Rock un titre sorti en 1982 qui s'appelle New Skin Up. Qu'on vous joue ce soir dans sa version dub. Bon, bonne écoute. C'est un très très très très bon titre qui dure assez longtemps. Version dub, version longue, version maxi comme ça se faisait à l'époque. Ça dure 7 minutes de pure. 何 Upon our faces. Yet there was love in our heart today. But the memories of some bad things will never erase. Hangry, I said you'll make us. Set y o u make us angry Angry p e o p l e that s w h o we are There were no more smiles upon our faces Yet there was love in our heart today But the memories of some bad things will never erase Skin up, no skin up, no skin up No skin up, no skin up, no skin up, no skin up. Angry, I said y o u m a k e u s angry Cause an angry man is an angry man A h u man is a hungry man, I said angry, I said you make us angry. Angry people, that's who we are. Who we are, you bet t e r n o u skin up. You bet t e r n o skin u p skin up. Skin up. Skin up, no skin up, no skin up, no skin up. Set you make us angry. Set you make us angry. Better no skin up. You、yeah, better no skin up. Yeah, better no skin up. Nuskin、no、up, nuskin、no、up, nuskin、no、up Nuskin、no、up, nuskin、no up, no up, no、up Angry I said you make us angry Angry people that's Virgin. Virgin Radio. Isn't there anyone, anyone out there who can beat me? Nouvel album de Dylan Richards alias King Cannibal sur le label londonien Ninja Tune, un album tout simplement énorme, premier extrait redoutable, aragami style. L'album s'appelle Let the Night Row. Ça va sortir le 12 octobre prochain. Dylan Richards, plus connu pour ses productions de drum and bass et qui, sur cet album, s'ouvre à d'autres sonorités électro, toujours aussi s o m b r e s mais plus éclectiques, on va dire,、hein. notamment en mélangeant la drum and bass, l'électrodica et la techno avec des rythmes dance hall. Voilà, tout simplement énorme. On va se quitter, se donner rendez-vous la semaine prochaine. Philippe, merci énormément pour la visite.、Toujours Avec plaisir, et puis on redonne donc、euh, les Melinaware à la salle p i e r r e n o n le vendredi 11 septembre en même temps du côté de q u i n z i e ton groupe My Name is a Dead a r p o Blues Café. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour samedi 12 septembre, applaudir Mato entre autres au festival Les Arcades, c'est du côté de b e l m o n de la Loire. Et puis on va se quitter avec,、euh, comme on a commencé, on s'est fait un petit truc de, de bougalou. Là on va parler du, de musique de l'Est, j'aimerais parler de la 11e édition du festival Avaranda qui va se dérouler Le week-end prochain à y g r a n d e en Saône-et-Loire, c'est à 20 minutes de Rouen, direction Marcini. Ça va se passer les 11, 12 et 13 septembre, avec au programme, comme d'habitude, cette volonté de se jouer des frontières et de s'ouvrir aux musiques et aux cultures du monde. Au menu, donc, des ateliers pédagogiques, des contes, un bal c a j u n des ateliers danse, un apéro musical et bien sûr des concerts. Les têtes d'affiche cette année seront entre autres Nourou Kane le vendredi soir en provenance du Sénégal, Negrita, une chanteuse g i t a e Le dimanche dans l'église d'Igrande et enfin Lacho Bachavav le samedi soir à 23h pour un concert aux sonorités des musiques de l'Est. Les billets sont en pré-vente à Forum Espace Culture rue Charles de Gaulle à Rouen ou alors sur place dans la limite des stocks disponibles. C'est mieux d'acheter en pré-vente. Et le festival donc, qui va se dérouler à Igrande près de la salle des sports. Voilà toutes les infos sur www.avaranda.fr. Je vous quitte, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 18h-20h sur le. 894 Philippe, ciao ciao. Bonne semaine à tous et bon concert donc. Et、euh, les infos à partir de 7h30 demain avec Pascal j a q u e t On se quitte justement avec la tête d'affiche du festival à Varanda, Lacho Bachavav. Tout de suite, c'est parti. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.